Ici Denise du bureau des examens. Mademoiselle Marcotte, je vous rappelle que votre examen oral de langue seconde aura lieu le mardi 11 juin à 11 heures à l'esplanade Laurier, salle 1207. Veuillez vous présenter d'abord au bureau de la réceptionniste du 12e étage, Tour Nord. Vous pouvez me contacter au 7801635.